Oui, nos amis du train, qui fidèlement nous écoutent tous les dimanches après-midi sur les o n d e s de la UDO, la radio de l'Université de l'Occident. Cet après-midi, nous avons un programme très chargé. Et aussi, nous avons trouvé, grâce aux informations de notre ami Daniel, qui est aussi mon élève français, de nouveaux chanteurs qui sont plus ou moins à notre temps. Hablando de cantantes nuevos, encontramos a una señorita muy joven y que canta muy bien, y se llama Sass. Y también, esa t tarde, tenemos a bordo del tren. Ese es el señor Rona Luz. Rona Luz, Camelia Jordana y beaucoup d'autres que vous ent entendrez chantar durante el programa. Y para empezar, escucharemos a Patrick Norman dans Elle en Elle s'en va. 私たちの声が見えてきたかしれ 私たちは私に戻ってくることに夢中です。私たちは私たちに戻ってくることに夢中です。 s ルサン・ヴァン」「エルサン・ヴァン」「エルサン・ヴァン」「エルサ e ヴ e ン」「エルサン・ヴァン」「エルサン・ヴァン」「エルサン・ヴァン」「エ e サン・ヴァン」「エルサン・ e ァ t エルサン・ヴァン」「エ rien Elle s'en va たくさんの愛を見つけたら、たくさんの愛を見つけたら、たくさんの愛を見つけたら、たくさんの愛を見つけたら、たくさんの愛を見つけたら、たくさんの愛を e l l は s'en va Elle sent ッツはレッツはレッツ r レッツはレ e ツはレッツはレッツは l ッツはレッツはレッツはレッツはレッツはレッツはレッツはレッツは l ッツはレッツはレッツはレッツはレッツはレッツはレッ l はレッツはレッツはレッ e は t ッツはレッツはレッツはレッツ l レッツはレッす D'ici peu, tu verras, la tempête passera. Quand tu auras compris qu'elle ne reviendra pas, et ce sera pour toi le dernier tour de clé qui ouvrira ton cœur à d'autres destinées. Pour aimer. エルサン・ヴァ et tu n'y peux rien elle s'en va Elle s'en va. Le deuxième morceau sera d'un tout nouveau dans le groupe. Il se nomme, comme vient de le dire, et la chica l'Eltren, Renan Luce. Oui, je viens juste de le trouver sur Internet. Il vous interprétera une très belle chanson de son répertoire qui s'appelle La fleur aux dents. J'ai dû p e n、bon、s e ma jeunesse comme une poignée de modèle. J'ai fait un peu de tout, un peu partout, sans savoir rien faire. La fleur aux dents. C'était tout ce que j e v a i s Mais je savais bien Que toutes les femmes du monde m'attendaient Il y a les filles dont on rêve Seules avec qui l e n d e n d Il y a des filles qu'on regrette Celles qui laissent des romans Il y a les filles que l'on aime、er、et Celles qu'on aurait pu aimer Et un jour il y a la femme qu'on attendait J'ai connu des lis de camp ピュートーク・アオレイーエフェスタン・ド・ワースル・ザ・ダン・ブフェ・デ・ガー・ジェー・ジェー・ジェー・ジェー・ジェー・ジェー・ジェー・ジェー・ジェー・ジェー・ジェー・ジェー・ジェー・ジェー・ジェー・ジェー・ジェー・ジェー・ジェー・ジ いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いい e いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、i いよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、i いよ、いいよ、いい n いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、い u よ、いい t いいよ、い i よ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、seul. ピアノフィーク Dans ton rêve, qui vous laisse comme un con. Toutes ces filles, ces starlettes qui passent à la télévision. Bonsoir. Bonsoir, mademoiselle. C'est vous qui chantiez Oui. Ah, vous chantez vraiment très bien. Vous voulez bien m'apprendre à chanter On y va. On y va. Es el turno ahora de Serge Gensburg de cantar para ustedes una preciosa melodía sur un r i t m de cha-cha-cha. a cha, cha, cha, cha. cha.、eh, cómo se llama la música? Él se llama Lo a la bouche. Oh, Lo a la bouche, ¿eh? écoute ma voix écoute ma prière écoute mon c œ u r qui bat laisse toi faire je t'en prie ne sois pas farouche quand me vient l'eau à la bouche je te veux confiante je te sens captive Je te veux docile, je te sens craintive, je t'en prie ne sois pas farouche, quand me vient l'eau à la bouche. Laisse-toi au gré du courant, porté dans le lit du torrent, Et dans le mien, si tu veux bien, quittons la rive, partons à la dérive, je te prendrai doucement et sans contrainte, de quoi tu perds, u allons, n a i t nulle crainte, je t'en prie ne sois pas farouche, quand me vient l'eau à la... Cette nuit près de moi, tu viendras t'étendre. Oui, je serai calme, je saurai t'attendre. Et pour que tu ne t e f a r o u c e s vois, je ne prends que ta bouche. Ah oui. Nous vous présentons maintenant notre nouvelle artiste à la voix de Bébé. Et tu connais, tu connais Bébé Non, une, je crois que c'est une chanteuse espagnole. Non Tu ne la connais pas Non. Bébé Bébé, non.、Oh, non, ok. J'ai a i、oui, n c d je vais te faire une copie. Oh, elle est super. C'est une très、bien. jeune artiste. Oui, elle s'appelle Bébé. Donc,、euh, notre, notre ami, Zas, que je trouve une très grande ressemblance avec notre ami Bébé. Et n'a rien de commun car elle est française、hein? et bébé est espagnol. Je crois que c'est un peu le même style. Bon, on va l'écouter chanter、euh, cette prochaine musique qui s'appelle Les Passants. l e s passant, s passant, s je passe mon temps à les regarder, penser. Leur pas p r e s s é i dans leur corps l e s a é L'air passait, se d é v o i l a n s les pas, sans se soucier.、Mmh. Que suspicieuse à la vue, je perçois le jeu de p a n Leur s visage s comme des masques me fait l e s f a i répugnant. e Que faire semblant, c'est dans l'air du temps. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, pass, e pass, e passera, la dernière restera. l n fin n'est fait que de fête, le fait est que les fêtes se r e p l è t e n t à sa capacité d'apprendre le fait tel qu'il est. Ça se réfère à un système de pensée dans sa tête. Dans un déjà c'était hier encore, le temps me surprend semble s'accélérer, les chiffres de mon âge. a m è n e verse-moi c s r ê v é Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. Mois, jour, des c h a r a ï la, m o a i d s a n s h a o va, va, a l d o va, lira, p a d i s y i d i y a l i paradis, y a l a paradis, yaro, va, s y a o v s y a o p a r d r o paradis, p r a d i s p a d i d i s p i s paradis, i s s paradis, d i s p a r a d s d i s paradis, p a s p a a r r a d i s p s p r a d i s s Qui m'anime à travers tant d'un état à un autre, j'oscille inexorablement. Par les temps, je cours à l'équilibre. Chaque jugement sur les gens me donne la direction à suivre. Sur ces choses en moi, à changer, qui m'empêchent d'être libre. Moi, ça libère et s'expose dans les vitrines du monde en mouvement. Les corps qui dansent en osmose, g l i s t o i r e se confonde n t et s'attire n t irrésistiblement. Par les temps, je cours à l'expression. Chaque é m o t i o n r e s s e n t i me donne envie d'exprimer les non-dits et que justice soit faite dans nos pauvres vies endormies. Passe, passe, passera, la dernière restera. バスバス、バスバス。 h e r n ル n d e z finalmente encontramos su c a n c i と、n de Serge Gainsbourg q u に行く n t i t u l と、すぐに行く l すぐに行くと、すぐ o 行くと、すぐに行く e すぐに行くと、すぐに行くと、すぐに行くと、すぐに行くと、すぐに行く e すぐに行くと、すぐに行くと、すぐに行くと、すぐに行くと、e ぐ a 行くと、すぐに行く l す d に行く e すぐに行くと、すぐに行くと、すぐ Mais ces jeux 14 automnes et 15 t i e s I'm o Oh, ma melody, m my e n my melody, song a n d my little b i y o u were the condition. C est... C est... Tous de nouveau dans le programme d'aujourd'hui. Nous prenons plaisir de vous présenter dans le programme de cet après-midi à Mademoiselle Renée m a n t e l Oui, Renée m a n t e l Elle est née au Québec, Canada. Le 26 juin 1947. Ah! Donc, elle n'est pas très jeune, comme vous le voyez. Elle est née dans une ville qui s'appelle Drummondville. Son style lui vaut le titre de reine du country music. Elle a gagné le prix Saint-Félix et a vendu près de 10 millions de disques à travers le monde. Elle est considérée comme une légende de la musique au Québec. Sa carrière s é t e i n t comme vous avez pu le constater, jusqu'ici sur près de 60 années. Un projet de film sur sa vie est sur la table à la Sodec. Une icône, une âme fragile, mais surtout une ambassadrice culturelle québécoise, que le Québec admire et honore. Écoutons-la chanter, c'est mon histoire. Enfant déjà, je chantais pour les gens de chez moi. C'était mon plaisir et ma vie, je ne pensais qu'à ça. Et je me demande aujourd'hui, quand je chante, si je n'ai pas rêvé. Quand je suis là et quand je vois le. 「紅白」「紅白」「紅白」「紅白」「紅白」「紅白」「紅白」「 アパネルタンデューガーディーガンディーレンファン。 una Hermosa mujer y canta muy, muy bien. Y así es como hablamos de Isabel l e Geoffroy. Ella nació en Tours, Francia, un primero de mayo de 1980. ¡Uh! ¡Lo、no、que le traiciona, e s pequeña! <risa> es una bebé, ¿eh? Una bebé, sí. Comunemente, apelé Saz. Es el nombre artístico de Isabel. l e Es una cantante francesa mezclando jazz, variedades francesas, Soul y acústica. Así es el estilo de Sass. Su primer éxito fue la canción Je veux, que tocaremos para ustedes, estimados amigos del tren. Y aquí está Sass. Je veux. Sí,、oui, a la gana un, un, un, un, un, un prime o algo de ese tipo con esta canción. Yo creo que es esta canción que la lanzó en、euh, el público、euh, de los chanteurs. Sass. Je veux. Je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel Je n'en veux pas, donnez-moi une limousine J'en ferai quoi Papa pa, la, papa pa, pa, la Offrez-moi du personnel J'en ferai quoi Un manoir à Neuchâtel Ce n'est pas pour moi, offrez-moi la tour Eiffel J'en ferai quoi pa, pa, la, pa, pa, pa, De la joie, de la bonne humeur, ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés, bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de bonnes manières, c'est trop pour moi. エシー、あの写真、パールフォーレ、 ごめんなさい。 私たちの幸せを楽しむためした Découvrir ma liberté, oubliez donc tous vos clichés, bienvenue dans ma réalité. Après cette musique, nous irons tout de suite à c ô t é pour revenir très bientôt. ¿Ok? No partez pas. Merci. Regresamos en un segundito. Por favor, no se vayan.